Lexique: les nombres de zéro à cinquante zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt et un, vingt-deux, vingt-trois, vingt vingt six vingt-sept, vingt-huit. Vingt-neuf, trente, trente-et-un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq, trente-six, trente-sept, trente-huit, trente-neuf, quarante, quarante-et-un, quarante-deux, quarante-trois, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.